Oslo de Ville présente Une étoile dans la gorge, saison 2. En que met de lointain. En si je l'aime, je lui crache à la figure. Il n'y a qu'elle qui puisse irriguer mes nervures. Il n'y a qu'elle qui sache me donner de m'allure. Ma pardon, c'est un autre moi, ça ne t'appartient pas. Ma pardon, ce sont mes mots qui ne se prononcent pas. Ma pardon passe tu peux courir peux mourir ma par ma presse comment si je la figure il y a Je peux frémir et retentir, je peux mourir Ma pardon reste Ce que tu veux, ce n'est pas des droits de l'homme C'est des cow-boys Et des marins Et des génocides Et des bombes à fragmentation Et des pirates Et des médailles militaires Je te comprends Ce qu'il y a de vrai, c'est... Le nucléaire, les OGM, les bot people qui naufragent les teintureries industrielles. Et l'Inde, et la Chine, et travailler aussi. Un monde bien gras, double fromage et supplément bacon jusqu'à la nausée. Moi d'ailleurs, la poésie, c'est venu du fast-food. Tu connais le fast-food. C'est un monde merveilleux, tout est rationalisé, prévu, minuté, millimétré, tout. Sauf la fatigue. Tu as des corps aux pieds. Pédicure, tu as mal au dos, ostéopathe, tu t'es brûlé, vaseline, pansement et tout un tas de trucs en tube et en tulle. Tout ça d'accord, oui mais tu es fatigué aussi. Des fois c'est à te taper la tête contre des convoyeurs de fond. Et contre ça, contre ça rien. Rien sauf le matin. 20 minutes, 25 minutes au mieux. Et un stylo et incarné. She knows, she understands, her life is a lie. Why? Where in the world is that girl who knows she's so right? It flows by Trois ans de carrière dans une enseigne de restauration rapide très connue. Depuis trois ans, je me lève en me demandant de combien de bœufs, de poulets et de porcs je suis indirectement responsable de la mort. 25 minutes. C'est mon temps de trajet quotidien. 25 minutes de jambes. 25 minutes à me faire pousser des jambes dans la tête. 25 minutes, c'est le temps d'un accouchement de poème au forceps. Alors après, vous pouvez bien me dire, un peu de compétitivité, mon pote. Allez, tu vieillis, tu deviens mou. Vous pouvez bien me faire sentir, et celle à l'appui, qu'il devient difficile de faire la différence entre les bœufs, les poulets, les porcs de l'Holocauste précité et mon moi-odeur corporelle. M'en fous. J'ai mon poème. 25 minutes pour poser ma bombe aux endroits stratégiques. Je sais comment éviter toutes les caméras. Un jour, elle explosera. Et vous verrez les tâches que fait le rire sur vos chemises réglementaires. Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up churning and burning they yearn for the cup they deftly maneuver and muscle for rank fuel burning fast on an empty tank reckless and wild they pour through the turns their prowess is potent and secretly stern as they speed through the finish the flags go down the fans get up and they get out of town the arena is empty except for one man still driving and striving as fast as he can the sun has gone down and the moon has come up and long ago some No flowers, no flashbulbs, no wine. He's haunted by something he cannot define Bowel-shaking earthquakes of doubt and remorse Assail him, impale him with monster truck force In his mind he's still driving, still making the grade She's hoping in time that her memories will fade Cause he's racing and pacing and plodding the course He's fighting and fighting and riding on his horse The sun has gone down Le vrai boulot à moi, c'est de prendre des mecs et de les transformer en messie. N'importe qui. Un PD anorexique, natif de Saint-Pierre-et-Miquelon, un patron de PME au bord de la faillite qui se récite du Rimbaud en faisant teinter les glaçons, un préposé au guichet de la caisse d'allocation qui pleure dans le mouchoir de sa grand-mère, etc. N'importe qui. Je ne suis pas regardant sur la matière première. Dans mon activité de messie, ce qui compte, c'est l'auréole. C'est de sauver, même pour 30 secondes. Voilà la procédure, c'est très simple. Je prends mon futur messie et je le plante sous un réverbère spécial de mon invention. Le réverbère ne produit pas de lumière, mais il peut en absorber. Le messie parle un peu, se détend, et sans s'en rendre compte, il commence à éclairer. Je récupère la lumière, je la fais tremper à l'encre et vlant la transsubstantiation amène ses parties garanties écologiques. écologique. C'est une opération délicate et je marcherai sur l'eau avant de gagner ma vie avec, mais nous sommes assez nombreux sur le marché, chacun avec sa technique selon ses délais de livraison. Un bon rock'n'roll sauf pour 3 minutes d'ouche comprise, un bon film pour 2 heures, un bon livre peut sauver jusqu'à une semaine ou deux. C'est que la demande est forte. Un paumé prêt à se faire recrucifier pour le smic d'amour, ça court les rues, ça prend le métro, ça vous regarde en dedans avec des yeux suspicieux ou avec ou sans expérience, avec ou sans prépuce, je prends. Ça marche tellement bien que je pense à étendre mon activité, mais si je suis les stratégies industrielles du moment, il risque de finir avec des belles têtes d'éléphant, mes futurs Christ. Rendez-vous établi dans la fêlure tacite, tutelle sordide. Intelligence serial killer, osmose populaire, servitude installée, otage de l'inertie moderne d'un monde qui consomme. Nous traversons l'opercule du rien et figeons l'instant guidé par nos instincts. Être cet ultime voyage, sacrifice des lyres noctambules, Sourd à l'envol symétrique vertical de la pensée fugueuse, et tu descends, chargé des lumières de la nuit. Nictalope à ton tour, fuite en avant, scène du tableau méthodique, vie abstraite sortilège foudroyant, lente sortie sans secours. Nous rêvons, Las. Tourment subliminal, dans l'hystérie collective d'appartenir. Le cri linéaire, corridor à résonance somniaque, jour flou et sans fin. Le bruit des lettres qui s'entrechoquent en cascade de mots, teintes multicolores du dédale galopant. Notre pouvoir d'y croire s'inscrit lettre par lettre. Sommes-nous des lecteurs reliés à l'aventure humaine Des ombres ornementales inclinant nos échines au soleil levant Des oiseaux de nuit aux cris perçants comme la chouette des têtes asservies aux corps symétriques, des têtes libres aux ressorts virevoltants, des êtres répertoriés, identifiés, existants. And I alphabet de sillage. Il lui faut repartir, aiguilleur de lézardes, essayer d'autres ruses. La main glacée du soir fomente un jardin clos. Doigts trembleurs grillageant les lèvres des sanglots qui s'ouvrent lentement sur une plage étale, au-delà des étoiles où la nuit va brunir. Dehors, La pluie se fait battante, véhémente, et le L dans un ruissellement d'amante. Paroles dérobées au livre des collines. Deux cœurs, deux initiales enluminées sur l'eau. Il redescend les marches de cendres sans rien dire. Mains croisées où s'allument des lignes de fortune au couchant des caresses. Plus loin que la détresse de l'ombre. Souviens-toi, je t'écrivais des mots très vieux, Presque des cris, des îles coloriées par le sang de mes veilles, Courant dans les couloirs tuméfiés de mes veines, Vers ton pays d'hiver, avec son ciel de traîne, Pâle à en dépérir. Nous marchons sur des cendres qui tissent une zone beaucoup plus étendue que la terre d'ozone où battent sous le vent nos semelles trouées. Les plus riches tombeaux ne sont que des nuées édifiées pour masquer nos lambeaux, nos arnaques. Mais ni les grelots secs des sanglots, ni les sacs à chagrin, ni les arcs bandés de nos sarcasmes nous pourrons bien longtemps ici nous servir d'armes, de patience massive. Combien de temps attendent que naisse sous la dalle une empreinte de cendre dans le champ des aïeux qui soit un peu la nôtre en même temps qu'une autre. L'espérance incertaine qui emprunte nos traits, l'espace d'un visage dérobé à la nue dont nous sommes tous nés. Dans la rue, dans la nuit, il entend s'emballer le moteur de la pluie et l'infernal balai des ombres suffocantes errer entre les trombes, comme des sycophantes aux silhouettes oblongues. Studieusement, il marche dans la nuit capitale. Il fend d'un souffle égal des feux secs, du froid mort. Le mystère du cœur est emmuré d'eau forte. L'écho des fêtes d'or d'une déesse à corte tombe au milieu de ces images. Pas de vagues. Nulle rive annoncée par ce chaton de bague que l'on tourne en rêvant de serment, et il baille dans son lit d'infortune, à part, vaille que vaille. Mmh. Attentat artistique Attentat littéraire Attentat salutaire Faut que ça glisse Jacques Faut que ça lisse Jacques Faut que ça pisse Jacques Faut que ça fisse Ure. à l'usure Tu murmures. À l'envie, à la lie tu séduis. À tort, au plus fort, encore, toujours, tu cours. L'amour. Sorry, amuse. insane insane abnormal abnormal, creative, insane, abnormal, creative, activity, insane, Insane abnormal. Insane abnormal creative. Insane abnormal creative activity. Insane. Insane. Insane. Insane. Insane. Insane. Insane. les yeux brûlants, lourds, toute cette partie du visage des sourcils aux pommettes, lourds, dis-je, de nuit sans suite, dans une sorte de posture, comme adossée à rien. La ligne d'horizon penchée s'écroule à l'intérieur du corps, à commencer par quelques miettes qui finissent finiront en gravas stupides, quelques miettes d'horizon en gravas stupides. Et c'est doux quand même, et ça fait mal doucement. On a relâché son poing qui serrait fort. Un amour, une mère, un enfant. Mon amour, ma mère, mon enfant, lâchez mon poing si fort. Debout sur un balcon, au bureau peut-être, en plein jour, une chambre d'hôtel, une maison de plage à se demander pourquoi ça penche. Pourquoi, comment, combien ça penche tant, si fort soudain Ça finit bien par arriver toujours, dit-on, jamais à l'abri. Ça commence un matin sur un air de déjà-vu, goût sur la langue. Ça échappe un moment, cette sensation, alors on cherche, on repasse. C'est peut-être un truc mâché de la veille, entre les dents. Coincé. Ou mieux que ça, serait de lumière sur le pan de mur mauve. On sait pas. C'était juste avant de tomber. I know you can't know that you smile so brighter. It's hard to look away. Baby. It's hard to look away. eyes make peace like a river, and your eyes make a love like an ocean, I can never look away, oh baby I can never look away, you give me joy like a fountain deep down in my soul, you give me joy like a fountain deep down in my soul. Thank you, thank, you. thank you.